L'émission Parole Certaine vous présente un survol de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, en douze programmes d'un quart d'heure. Ils ont été préparés par John Alexander, enseignant à l'Institut biblique de Genève. En alternance, c'est la voix sympathique d'Anne-Claude Varidel qui met en relief les textes de la parole de Dieu. RÉVÉLATION DE JÉSUS CHRIST Tels sont les premiers mots du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui, pour beaucoup de gens, est un livre ardu, mystérieux, difficile à comprendre. Pourtant, son premier mot est « révélation ». L'Apocalypse révèle donc des vérités demeurées cachées jusqu'à ce que son auteur, l'apôtre Jean, mandaté par Dieu, les mette à notre portée. L'emploi du mot « apocalypse » a été dénaturé par les médias, qui y recourent chaque fois que survient une catastrophe de grande envergure. Certes, l'Apocalypse évoque divers, à diverses reprises des bouleversements chaotiques et des tremblements de terre, ce que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà annoncé dans le discours qu'il prononça sur le Mont des Oliviers. Une prophétie qui, comme celle de l'Apocalypse, appartient à un avenir sombre, mais peut-être très proche de nous dans le temps. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Luc 21, 25 à 26 Mais ces terribles perspectives ne sauraient éclipser le caractère didactique, lumineux, voire même glorieux du dernier livre de la Bible, qui a beaucoup à nous apporter. Le mot « révélation » qui ouvre le récit et lui sert de titre, pourrait se traduire avantageusement par dévoilement. Lorsqu'on inaugure une œuvre d'art, il arrive que la sculpture ou la statue soit couverte d'une toile et qu'on attende la cérémonie officielle pour la dévoiler au grand public, qui alors applaudit l'artiste. Or, l'Apocalypse est un dévoilement de vérité jusqu'alors voilée, pour ne pas dire cachées, et pas n'importe quel dévoilement, puisque le texte précise qu'il s'agit d'une révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout croyant devrait se réjouir de ce nouveau moyen pour mieux connaître son Seigneur. Il importe de le préciser, le Nouveau Testament contient cinq révélations de Jésus-Christ. L'Évangile sans Matthieu révèle Jésus-Christ comme le roi des Juifs. C'est pourquoi il prend soin de présenter en premier lieu ses titres généalogiques de roi, fils de David, et de juif, fils d'Abraham, comme il est le seul évangile à dépeindre la scène de l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un anon, lorsque la foule a reconnu l'accomplissement de la parole du prophète « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. » Matthieu 21, 5 Pas de généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile selon Marc, et pour cause Jésus y est révélé comme le serviteur, qui s'abaisse au-dessous de tous. Il est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, 45 Or, qui s'intéresserait à la généalogie d'un serviteur? L'évangile selon Luc, quant à lui, se doit de présenter la généalogie de Jésus-Christ, puisqu'il y apparaît comme l'homme parfait, l'homme-Dieu, qui pourtant est descendant d'Adam, Né d'une femme comme tous les bébés du monde, il n'a pas été engendré par un père humain, puisqu'il fut conçu miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est Luc, le troisième évangile, qui nous donne le plus d'informations sur cet événement, le plus grand de l'histoire. Puis il révèle Jésus-Christ, l'homme vivant parmi les hommes, guérissant les hommes et souffrant au sein des hommes, avant de ressusciter comme homme. Quatrième tableau, la révélation de Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean. Elle est fort différente des trois précédentes, puisque d'emblée l'apôtre le présente comme le Fils de Dieu descendu du ciel pour sauver les hommes et leur accorder la vie éternelle. Roi des Juifs, Serviteur, Homme parfait, Fils de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ nous est présenté dans les Évangiles. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus y apparaît, dans un aspect peu évoqué jusqu'alors, d'abord comme juge, puis comme roi des rois et seigneur des seigneurs, instaurant son règne de paix sur la planète Terre. Après le passage dans un court tunnel sombre, il s'agit donc de l'ouverture sur un horizon de lumière et de gloire. Mais pourquoi alors, objectera-t-on, faut-il qu'il y ait des bouleversements meurtriers et des catastrophes sans précédent avant la réalisation de cet Eldorado auquel les événements actuels nous empêchent de croire Tout simplement parce qu'il ne saurait y avoir de paix véritable sans que ne s'exerce au préalable une parfaite justice. Il faut que les vrais coupables qui conduisent aujourd'hui l'humanité vers des abîmes de souffrance et de désarroi soient dévoilés, jugés et condamnés. Car depuis l'aube de l'histoire, toutes les guerres, Des conflits tribaux aux conflagrations universelles ont éclaté sur un fond d'injustice criante, un terreau favorisant la germination de toutes les haines. Or, comme l'Écriture sainte l'affirme, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Esaïe 32, 17. Il faut donc que le juge suprême s'impose en arrachant le mal à la racine, pour que sur le sol d'une planète, enfin débarrassée de tant de souillures et de flétrissures, germe finalement la félicité d'un bonheur universel né de la connaissance du vrai Dieu. « Qui remplira la terre comme le fond de l'océan est rempli par les eaux qui le couvrent. » Ésaïe 11, 9 Ayant évoqué ces lumineuses perspectives, revenons maintenant au livre de l'Apocalypse pour y examiner une donnée fondamentale de sa structure. Si ce magistral ouvrage est si souvent incompris, c'est qu'il consacre à la série des terribles jugements futurs la majeure partie de ses pages, pour être précis, les chapitres 4 à 18, alors que le livre n'en compte que 22. Mais, sur le plan chronologique, les proportions de ce calendrier sont fort différentes. Tandis que le début du livre résume les 2000 ans de clémence et de grâce dont l'humanité a bénéficié depuis la première venue de Jésus-Christ, les quinze chapitres réservés au jugement ne couvrent que sept petites années. Enfin, les quatre derniers chapitres embrassent les mille ans de règne terrestre de Jésus Christ, suivis d'une éternité de paix et de gloire divine. En d'autres termes, c'est une courte période de sept années terribles qui s'interpose entre deux mille ans de grâce et un avenir qu'on ne peut ni mesurer ni imaginer, mais qui s'épanouit progressivement vers la félicité éternelle. Pourquoi alors l'apôtre Jean s'arrête-t-il si longuement sur cette courte mais effrayante période alors qu'il est très succinct sur celle qui la précède et celle qui la suit Parce qu'il a tant été impressionné par l'annonce des foudroyants cataclysmes qui sous peu surprendront les hommes, qu'il ne néglige rien pour les prévenir du terrible sort qui les attend. Il est temps maintenant de jeter un coup d'œil à la première page du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, après avoir brièvement démontré comment ce message inspiré lui a été transmis, s'adresse à chacun de nous pour nous encourager à la découverte de l'Apocalypse. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Apocalypse 1. Oui, le temps est proche. Jésus se manifestera comme... Celui qui est, qui était et qui vient. Comme... Le témoin fidèle et véritable, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Apocalypse 1, 4. Et comme... L'alpha et l'oméga. La première et la dernière lettre de l'alphabet grec, donc le commencement et la fin. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. La découverte de la manifestation glorieuse et souveraine de Jésus-Christ présentée par l'Apocalypse ne peut donc que remplir nos cœurs d'espérance. Que cette réalité proche s'impose au monde avant ou au cours du troisième millénaire importe peu. Ce n'est pas à nous de savoir, ni de prévoir ou de les temps dont Dieu seul détient le secret, mais un fait essentiel demeure, celui qui lit ce livre et se laisse instruire par cette révélation, celui-là est heureux il vit dans la réalité, il ne se contente plus des nouvelles de hier communiquées par les médias, mais il s'informe des premières nouvelles de demain. Or cette lecture lui confère de profondes convictions et même si nous allons vers des lendemains qui pleurent, nous regardons déjà à des sûrs lendemains qui chantent. Heureux celui qui lit car le temps est proche. Avant que nous ne prenions congé de vous, auditeurs qui avez tenu à nous suivre pendant ces quelques instants, permettez-moi de relever une phrase qui nous concerne chacun personnellement et qui se situe au milieu des versets que nous avons évoqués. Apocalypse 1, versets 5 à 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ nous a sauvés en montant sur la croix de Golgotha parce qu'il nous aime. C'est le temps présent. De manière indéniable, il nous a délivrés de nos péchés. C'est un acte historique, c'est un acte au temps passé, mais pleinement suffisant pour assurer pardon et salut à celui qui, par la foi, s'appuie sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ il y a vingt siècles pour nous racheter de nos fautes. Oui, il nous a délivrés de nos péchés parce qu'il nous aime. Or, dans ce verset, le premier verbe n'est pas exprimé au passé, mais au présent. Il nous aime. Jésus nous a aimés même avant sa première venue sur terre il y a 2000 ans. Mais il continue de nous aimer. Il nous aimera demain en nous préservant du courroux divin fondant sur les vrais coupables. Puis il nous aimera tout au long de son éternité de paix. L'amour divin se conjugue toujours au présent. Mais c'est un océan éternel dans lequel il nous appelle à plonger dès cet instant. Alors, Pourquoi attendre la suite de cette passionnante découverte de l'Apocalypse Faites dès maintenant l'expérience personnelle de ce glorieux amour à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés. À lui soit la gloire. Si vous désirez bien profiter de notre survol de l'Apocalypse, prenez la peine, avant notre prochain rendez-vous sur les ondes, de lire attentivement ce premier chapitre de l'Apocalypse. C'est donc à bientôt.